Bonjour à tous et à tous, merci d'être venu au Fort-Vivre et concernant. Faute notamment d'une réelle politique dotée de moyens financiers suffisants et d'une démarche volontariste de la part des ministères. accessible Par exemple, le droit d'accès aux transports ordinaires n'existe plus. Ainsi, les personnes sont destinées à rester enfermées chez elles, souvent seules, isolées sans possibilité d'en sortir pour vivre enfin une vie dans la cité. La faiblesse des amendes encorues saut autant de signaux vers un abandon de la mise en accessibilité rapide de la France. Merci de votre écoute. Nous allons faire en maintenant une minute de silence pour enterrer la loi. Merci. Merci bien.